On va commencer donc au point où on était arrivé la dernière fois, c'est le point numéro 12, dans les réfutations des arguments des chesdiyins lorsqu'ils veulent défendre l'argument qu'on peut participer à la démocratie. On va voir le deuxième argument. C'est « Qauluhum inna al katafil madjalis al-niyabiya tahqiqun lil-masalih al-shari'ya ils disent que le fait de participer dans les, euh, dans les chambres des, des députés ou dans les chambres nationales pour débattre avec les députés et tout ça, ils disent que ça, ça fait partie des biens qui, ont, qui sont indiqués par la charia, des choses qui sont bonnes indiquées par la charia. Avant de rentrer dans ce point-là, il y a juste un point que je voudrais faire, euh, que je voudrais faire mention par rapport à qu ce qu'on avait expliqué la dernière fois, quand on a parlé de al-maqatid al-shariya, les objectifs de la sharia on avait expliqué qu'il y avait euh, yani les trois degrés. On a expliqué qu'il y avait al-daruriyaat, on a expliqué qu'il y avait al Hajiyat, et on a expliqué qu'il y avait al tahsiniyat Et on a expliqué que c'était parce que parmi les buts de la sharia c'est de défendre les euh, yani Parmi les euh, objectifs de la charia, c'est-à-dire de défendre la, la religion, de défendre la raison, notre, le, notre intellect, ensuite nos biens, notre, euh, ensuite notre euh, honneur et ensuite également notre vie, bien entendu notre vie. Donc ça c'est les choses qu'on doit protéger et qu'on doit défendre et la charia est venue pour protéger et défendre ces choses-là principalement. En premier, Donc, on appelle ça les maqas, c'est dire les intérêts ou les buts de la charia. Puis a expliqué ad Riyad et al hajiyat et al tahsiniyat je n'avais pas les bons termes pour les traduire ou je ne savais pas comment bien les expliquer. Toutefois, à l'influ de j'ai vérifié dans un livre et puis finalement j'ai compris ad Riyad, c'est qu'est-ce qui est essentiel pour pouvoir faire en sorte que ces cinq objectifs-là soient atteints et respectés. Al-Hajiyat, c'est qu'est-ce qui n'est pas euh, essentiel en soi pour que ces cinq objectifs-là soient respectés, mais que sans elles, ça devient très très difficile de faire respecter ces objectifs-là. Et le, cinquième, le le troisième, c'est euh, al-Tahsiniyat c'est celles qui ne sont pas essentielles en elles-mêmes pour que les objectifs soient atteints, puis on peut, on peut s'en passer également, c'est-à-dire elles ne sont pas nécessaires, on n'en a pas besoin vraiment, sauf que ça fait en sorte que ça rend plus beau encore et plus facile euh, le respect de ces objectifs. Donc ça c'est <cười> à ce point-là que je voulais clarifier ces différentes choses-là, donc maintenant c'est un peu plus clair inchallah. Euh, il y a un autre point aussi par rapport à qu'est-ce qui se passe actuellement euh, en Palestine et tout ça. Je voulais juste mentionner un point, c'est que, d'après ce que j'ai remarqué encore, à chaque fois qu'il arrive quelque chose en Palestine, maintenant, depuis, depuis des années et des années maintenant, on remarque toujours les mêmes répétitions hein, et les mêmes affaires qui reviennent à chaque fois. Hein. À chaque fois qu'il y a euh, des problèmes en Palestine, on est obligé de ramener les questions de manifestation pour expliquer aux gens que ça c'est haram et qu'on est contre les manifestations que c'est pas un moyen légal islamique pour dénoncer l'injustice et sur le mal et que c'est pas comme ça et que c'est pas de cette manière que les choses doivent être réglées ou qu'on peut montrer notre, notre désaccord parce qu'il y a des gens qui disent euh, ne restez pas insensibles, ne restez pas indifférent euh, ne restez pas yani euh, immobile ou ne, pas, ne restez pas sans rien faire, et ils s'imaginent que le, le plus important c'est de faire quelque chose, c'est assez pour eux de faire des manifestations et des choses de ce genre. Il a, là il y a aussi la question des boycotts des produits, donc il y en a des musulmans qui parmi les dînes ils commencent à envoyer des listes de produits que tu peux plus acheter ou que tu dois pas manger ou des trucs comme ça, et bien entendu hein, ils vivent en plein cœur de la société des Koufars et toute la société est basée sur euh, y a ces produits-là, et par la suite, ils demandent aux gens de boycotter des listes interminables de produits, et là, ça devient vraiment ridicule hein, à la fin, donc on se demande vraiment, euh, est-ce que ces gens-là réfléchissent. Euh, comme également, euh, une autre chose, chose qu'on constate aussi, les gens qui font circuler des photos et des images, des gens qui se font massacrer, ou des gens qui sont qui euh, sont blessés ou qui sont euh, morts, etc. Et comme les ulama ont parlé à ce sujet-là, il ne faut pas que les musulmans diffusent ces photos et ces images, premièrement parce que ça, met, ça leur met la peur dans leur cœur, deuxièmement ça montre la faiblesse hein, et ça respecte la, la peur et la faiblesse dans le cœur des musulmans, donc il faut les cacher ces choses-là, il ne faut pas les montrer justement, hein. il ne faut pas montrer nos blessés, nos faiblesses, etc. Euh, quoi d'autre encore aussi euh, Il y a des appels au djihad, soi disant, de la part de certains individus ou de certains groupes qui, qui pensent que les musulmans sont aptes actuellement à le faire. Et donc, ils, bien entendu, ils se mettent dans une position qui ne leur est pas permis, hein, de, de, dans laquelle il n'est pas permis pour eux de se mettre, c'est-à-dire de déclarer ou d'appeler les gens à quelque chose qui se limite uniquement aux musulmans qui sont Euh, les dirigeants de la Houma, et c'est eux qui décident. Et également les ulama de la Houma, les plus établis, les plus vieux, euh, les plus ancrés dans la science, ceux qui sont sur la voie des salas salih parce que c'est eux qui ont la connaissance et la compréhension de ces choses-là. Quand est-ce qu'il faut, quand est-ce qu'il faut le faire, quand est-ce qu'il ne faut pas le faire, quand est-ce qu'on peut, quand est-ce qu'on ne peut pas le faire, c'est à, à nos ulama de déterminer ça, et non et aux dirigeants, et non pas à des ignorants ou à des Euh, il y a des gens qui font partie des groupes, et des partis politiques islamistes ou non, à décider ça. Euh, puis encore, il y a des insultes qui sont faites de la des chhabis contre les salafis, contre les gens qui appellent à la sunna, et contre les ulamas aussi, dénigrement des ulamas, parce que quand on n'est pas d'accord avec leur manhaj, ils se permettent par la suite de nous dénigrer et de rabaisser les ulamas et de les insulter. Donc maintenant, dernièrement, par exemple, il y avait la fatwa de d'un de ulama qui parlait des démonstrations qui sont faites dans certains pays des manifestations et qui décrivait ça comme étant de du désordre sur la terre. Et certains parmi les sunnites, eux, n'étaient pas satisfaits de cette fatwa et ils commençaient à insulter le sheikh et à accuser les musulmans qui dénoncent ces formes de démonstrations-là. Euh, ils les appellent maintenant des musulmans zionistes. Hein, des musulmans sionistes. Donc ça, c'est pour dire à quel point ces gens-là, ils ont euh, de l'affront et de l'insolence en eux, et du, du, aucun respect et du mensonge pour même accuser et insulter les ulama et les musulmans qui sont euh, sur la voie des salafas salih et qui suivent leur aqidah et leur manhaj dans la compréhension et dans la pratique. Alors, <coughs> ça c'est des exemples de qu'est-ce qu'on voit, et ça, c'est pas quelque chose qui se produit maintenant seulement, c'est quelque chose qui se produit à chaque fois. Hein? Donc, euh, on voit que ces gens-là, vraiment, hein, ils dépassent les limites. Et nous, on sait, on, on a toujours su, alhamdulillah que la situation en Palestine, c'est une situation qui est compliquée et difficile, et elle ne peut pas se régler excepté accepter en revenant au ulama, et en revenant au Qur'an et à la sunna avec sincérité et fermeté, et en laissant tomber tout ce qui est en opposition avec le Coran et la Sunna c'est la seule façon et en même temps bien entendu pour nos frères qui sont en train de souffrir actuellement et qui sont en, en difficulté notre devoir et notre obligation c'est de faire ce qu'on peut faire c'est-à-dire de faire des dua, de faire des invocations hein, pour les musulmans qui sont en difficulté et euh, aussi euh, de les aider si on peut en donnant des, de, de l'argent par exemple, mais bien entendu encore là il faut faire attention à qui on la donne, il ne faut pas la donner à n'importe qui, parce que bien entendu il y en a qui en profitent de se remplir les poches, chaque fois qu'il y a un malheur qui se passe en Palestine, ramasser de l'argent, et puis ils utilisent ça pour d'autres choses par la suite. Donc il faut faire attention aussi, et il y en a des groupes aussi qui sont des groupes de et ces gens-là ils font toujours tout pour ramasser de l'argent, donc il faut également faire attention à ça aussi. Donc, euh, on retrouve toujours ces choses-là. À chaque fois, c'est la même histoire qui se répète. Et donc, on dirait que les musulmans n'apprennent pas, hein, certains musulmans n'apprennent pas de leurs erreurs. Hein. Ils voient, par exemple, des choses qui se passent, de l'injustice qui se passe, et ils réagissent de façon violente. On a vu, par exemple, des, euh, des gens parmi le Hamas ou parmi d'autres groupes qui répondent de façon euh, euh, yani armée, des attaques armées contre les juifs, Alors qu'ils savent qu'ils sont pas capables d'affronter les Juifs militairement, et ils se mettent dans des situations pareilles comme celles qu'on voit aujourd'hui. Donc à cause d'eux, les musulmans aujourd'hui se font massacrer en Palestine. Donc on demande à Allah de nous donner de nous pardonner, de nous effacer nos fautes et de nous ramener au droit chemin et à la bonne compréhension de la religion musulmane, et de nous ramener à la droite sur Et de ne pas désobéir au Coran et à la Sunna et à la compréhension des salaf salih et à nos dirigeants aussi. <coughs> donc le chef, le chef, il commence donc à expliquer le point d'aujourd'hui. On va essayer de compléter le, le, le chapitre <coughs> 3 aujourd'hui, inshallah Le chef il dit Wa qauluhum: inna al-musharakat fi al-majale al-niabiya taht tahtiqun <'en> lil-masalih al-shar'iyah." Ils disent ça, donc, ils disent que c'est pour réaliser ou pour atteindre la réalisation des buts et des intérêts du bien de... Il qui sont inspirés par ou révélés par la charia, les biens qui sont ramenés par la charia. Le chef, il dit Al-Jawah, il répond à ça. Il répond à ça. يعني القول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزير عنها إلا هالك ولكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغائبة وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا en je kunt ook de Donc, le chef, il dit ici, euh, La parole, la parole des. Euh, hein? La parole, donc, de ces gens-là, au sujet de. Au sujet de la question des, des, des élections, puis de rentrer dans les élections, ils disent que c'est pour atteindre le but. Ibn Taymiyyah il a, il a répondu à ça. Machallah, il est à l'aise. C'est comme un roi ici. Machallah. Ce chat-là, il est, il est bien là. Machallah. Donc, le chef, il dit <coughs> on peut répondre à ça par les paroles d'Ibn Taymiyyah. C'est une parole qui est apportée dans Majmoor al-Fatawa, le volume 11. La page 244 et 344 et 345. Il dit que qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer toute la question des biens de la charia C'est que la charia n'a rien négligé de qu'est-ce qui est un bien, de qu'est-ce qui est bien pour les hommes. En fait, qu'est-ce que Allah Allah a révélé dans sa religion c'est que c'est tout ce qui est bon pour l'humanité. Et cette religion-là que Allah a révélée, elle est complète et parfaite. Il a complété et parfait pour nous sa religion. Et il a complété et euh, parachuté pour nous sa grâce. Donc, il n'y a rien de qu ce qu'il peut nous rapprocher du paradis, excepté que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous l'a transmis. Et il nous a laissé sur la voie qui est blanche et qui est claire. Elle est aussi claire de jour comme de nuit. Que ce soit le jour et la nuit, elle est claire cette voie. C'est comme si c'est une voie éclairée, un chemin éclairé. Que ce soit la nuit ou le jour, c'est la, la même chose. Elle est tellement claire. Et ensuite il dit, la wa anha illa halik. quiconque s'en détourne ou bien dévie de cette voie, il périt. C'est obligatoire qu'il doit périr s'il si se détourne de cette voie claire. Après il dit, toutefois, euh, il dit que parfois... Quelqu'un peut, en se basant sur sa raison, imaginer que quelque chose est bien. Et il croit que quelque chose est un bien. Hein? Et puis, euh, et Annie, la charia n'est pas venue parler de ce bien-là. On n'a pas clarifié ce bien-là selon cette personne. Donc, le chef il dit que dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Premièrement, il est possible que cette chose-là ait été clarifiée par la charia mais que la personne, cette personne-là ne l'ait pas compris, ou ne l'ait pas, euh, pas réalisé, non, il ne l'a pas vu. C'est-à-dire que cette personne-là, elle a déduit par sa raison que telle ou telle chose était bonne, et elle s'imagine que c'est un bien. Donc il y a deux possibilités. Soit que la charia, elle l'a indiqué déjà, parce que la charia, elle nous a indiqué tout ce qui est bon. Donc la charia, ça se peut que Elle nous l'a indiqué, mais lui, il pas, il l'a pas vu, cette, ce bien-là. Il n'a pas compris que ce bien-là était indiqué dans la charia. Donc, c'est à cause de son manque de connaissance de la charia, il pense qu'il a besoin d'utiliser sa raison pour trouver ce bien-là. Alors que le bien, il était déjà mentionné, ce bien-là était déjà mentionné dans la charia, mais il ne le voyait pas. Ça, c'est de un. De deux, l'autre la, possibilité, c'est que ce n'est pas un bien, mais que lui, il l'imagine comme étant un bien, alors que pas, c'est pas ça. Et euh, il croit que c'est quelque chose de bien, mais ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est deux possibilités. <coughs> Soit que la charia, c'est un bien vraiment, en fait, c'est un vrai bien, sauf qu'il était déjà dans la charia et lui, il ne le savait pas. Ou bien, qu'en réalité, ce n'est pas un bien, mais lui, il s'imagine que c'est un bien. Parce que, le chef il dit, parce que... La maslaha, c'est quoi Le mot maslaha, moi je dis, le bien... Mais en réalité, en arabe, le mot qui est utilisé, c'est maslaha. Et al-maslaha, c'est quoi C'est qu'est-ce qui t'amène le bien Qu'est-ce qui t'amène quelque, de, de que qu euh, qu quelque chose de bénéfique pour toi C'est ça ce que le chef explique. Qu'est-ce qui t'amène quelque chose de bénéfique pour toi Qui soit euh, clair et qui soit là présent devant toi, ou bien qui soit pas devant toi, c'est-à-dire qu'il est qu absent actuellement, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bien. Soit Donc le chef explique, il dit, et il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que quelque chose est un bien et qui est bénéfique dans la religion ou dans la dunia, alors que c'est en réalité quelque chose de nuisible, donc des fois tu peux t'imaginer que quelque chose est positif et bien, et en réalité c'est quelque chose qui est nuisible, mais tu ne le vois pas. Et c'est ça le malheur des Hommes, surtout aujourd'hui à l'époque actuelle, Les gens remettent en question beaucoup de choses de la religion et ils s'imaginent que par leur raison et par leur euh, jugement personnel, ils peuvent décider pour eux-mêmes ce qui est bien, ce qui est pas bien. Hein? Il y en a beaucoup de gens, par exemple, qui disent moi, j'ai pas besoin de religion pour me dire qu'est-ce qui est bien ou pas bien pour moi. Je, le, je peux le savoir par moi-même. J'ai mon propre jugement. J'ai pas besoin d'un Dieu ou d'une religion pour me dire ça. Ça c'est la parole des kuffars, des malins, des gens égarés. Qui pensent ça. Toutefois, on voit la, la preuve et le résultat, qu'est-ce que ça fait dans la société, Des gens qui pensent de cette façon-là, ça fait en sorte qu'il y a toujours des conflits des désordres. Hein. Parce que c'est bien beau de dire ça sur le plan individuel, moi je pense que ce que je vois moi c'est ça qui est bien, mais quand tu, quand tu multiplies ça à différents individus maintenant, et qu'il y a plus en plus de gens qui pensent de cette façon-là, et eh bien ça commence à devenir vraiment… Dangereux parce que là, chaque personne pense que quest ce qui est bien, c'est ce qu'il voit lui, et imaginez par la suite, ceux qui disent par la suite, oh euh, il faut euh, soi-disant la démocratie, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, mais imaginez maintenant le dirigeant lui qui aussi pense de cette façon-là, lui il dit ce que moi je vois c'est ça ce qui est bon, et ah ben c'est ça ce qui arrive à... par la suite, on dit ah mais ça c'est, il veut juste suivre son idée à lui, il veut pas que les autres suivent les... leurs propres idées, et ainsi de suite. Parce que les gens ne veulent pas revenir à la foi et se soumettre à leur créateur. Donc ça crée toutes sortes de conflits et de désordres dans la société. Le chef dit ensuite, ça c'est la fin de la citation, on a terminé. Donc le chef dit, Kultu, al al al al al l'il-Maslaha, lil al Donc le chef dit la dernière partie de ce qu'il a dit, ça s'applique exactement à cette parole-là, de ceux qui disent que de rentrer dans les parlements, ça, réalise, ça fait que on va être capable d'appliquer ou de réaliser les biens de la, chale, le bien qui est indiqué par la charia Et euh, donc euh, cette parole-là en question, c'est que Ibn a dit, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que quelque chose est bénéfique dans la région et dans la Dunya, alors qu'en réalité, il n'y a pas euh, de bien dedans, mais c'est uniquement quelque chose qui est nuisible. Donc, ça ça s'applique à la démocratie, puisque c'est nuisible plus que euh, c'est positif. Donc, c'est plus nuisible que positif. Après le chef, il mentionne les paroles d'un autre chef qui s'appelle Abdul Rani al-Rahal. Il a écrit un livre qui s'appelle Al-Islamiyoun wa Sarab al-Demokratia, c'est-à-dire Les islamistes et le mirage de la démocratie. Et il, il explique, il réfute dans ce livre-là beaucoup des points de argumenten genoemd door de mensen die aan democratie rappen, die islamisten. Hij zegt dus: "Lakad akmal Allahu dinahu, wa-ta-man ik heb je dienst voltooid en je dienst voltooid. Ik heb je genade ontvangen en je islam gevierd. "O de meester van de messen, de... de... قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وبيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن صحة الطريق لا تكون إلا باتباع أمره ومن أحدث فيه ما ليس منه فهو رد فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد Donc ici, le sheikh mentionne les paroles de ce sheikh Abdu'l-Ghani al-Arrachal. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a complété pour nous sa religion et il a complété sa grâce pour nous. Et il mentionne le verset 3 dans surat al-Ma'ida qui dit, Aujourd'hui j'ai parachuté pour vous ma religie, votre religion et j'ai complété pour vous ma, ma grâce et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc, Allah il a complété sa religion, elle est complète déjà, elle est parfaite, il n'y a rien à rajouter. Et tout a été clarifié de temps de ce qui est bénéfique. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah sallallahu comme une miséricorde pour les mondes. Et Allah subhanahu wa il dit ça dans le verset 107 dans surat al -Ambiyah. Et nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Et Allah subhanahu wa a ordonné tous les hommes de croire en lui et de suivre sa voie. Et Allah Ta'ala Il dit dans le verset 108 dans Sourate Yousuf dit voici au Muhammad dit aux hommes voici ma voie, voici mon chemin voici ma façon j'appelle et j'invite les hommes à Allah avec connaissance et compréhension et ceux qui me suivent également ils font ça aussi c'est-à-dire ceux qui me suivent ils invitent eux aussi les hommes à Allah Ta'ala et louange à Allah splendide gloire à Allah et je ne suis point du nombre des associateurs c'est-à-dire ceux qui ont du shirk Et ensuite, le chef, dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a clarifié, euh, a clarifié la bonne voie. Et il a expliqué qu'il n'y a pas de bonne voie acceptée dans, dans, dans le fait de le suivre et de suivre son commandement. Et il a expliqué que, euh, quiconque invente quelque chose de nouveau dans cette religion-là, dans la question de l'adoration ou dans la croyance, dans les pratiques, alors ça c'est quelque chose qui sera rejeté. Comme, comme il l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans, le, dans les hadiths rapportés dans al bukhari et Muslim, selon Aisha, anhu, anha, euh, il dit quiconque invente quelque chose dans notre religion, elle ne sera pas acceptée, elle sera rejetée. Et dans la narration rapportée selon Muslim, celui qui pratique quelque chose qui ne fait pas partie de notre religion, euh, elle sera rejetée. ولا قد جاء هذا الدين رحمة من الله سبحانه وتعالى ليحقق مصالح العباد بما يسعدهم في الدنيا والآثرة قال الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وقال وهذا وقال هذا بصائر للناس هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال تعالى هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال تعالى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وآيات اخرى كثيرة تبين تبين تبين فضل الله على عباده بإرساله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وانزاله القرآن ليعبد ليعبد الناس ليعبد الناس ربهم ويحيون حياة ويحيون حياة الكريمة فاضلة هنيئة فأي مصلحة مزدعة فعلى مدعيها ان ياتوا بدليل من الكتاب والسنه او الاجماع او القياس فاذا لم ينتصب لها دليل مما ذكرت فهي مصلحه موهومه لا اساس لها من الواقع وهذا ينطبق على مشاركه الاسلاميين المجلسيين في المجالس النيابيه او هي مصلحه موهومه L'Aftiqariha al-Dalil al-Shar'i. Donc, le chef explique ici que, il continue son explication par rapport aux, aux choses qui ont été édiquées par la Sharia, qui font partie du bien. Et il dit que, <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala, euh, il a envoyé cette religion-là, pour, pour une miséricorde pour nous, comme une miséricorde pour nous, pour faire en sorte qu'on puisse... Euh, trouver tout ce qui est bien pour nous, tout ce qui est bon pour nous, et pour avoir le bonheur dans cette vie, d'ici bas et dans l'au-delà. Et il mentionne le verset 90 dans Surah Al-Nahl. Allah subhanahu wa Ta'ala ordonne, il nous commande la justice, Al-Adl, Wal-Ihsan, c'est-à-dire de faire preuve de bonté, Wa Ita Izil-Qurba. qurba ça veut dire euh, de donner. De, de, et la transgression. Il vous exhorte à propos de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, bari. de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, Les de, de, le de, de, de, de, de, is de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, vous de, de, de, de, de, de, de, de, de, Donc, tout ça c'est des versets qui nous indiquent ces choses-là. Et puis, euh. Ensuite. Walaikum salam wa rahmatullah. T'as oublié ton téléphone, la fille Walaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Et. Walaikum salam wa rahmatullah Et. Le cheikh, ensuite, il mentionne un autre verset. Ah oui, ce verset-là aussi. Juste un point en passant à ce sujet-là. On voit dans certaines mosquées parfois, et puis il y a l'imam qui euh, l'imam qui récite ce verset à la fin de la khutbah, juste avant de terminer. Hein, et puis il le récite d'une autre voix. C'est-à-dire quand il parle dans la khutbah, il parle une, une voix normale. Puis tout d'un coup, quand il euh, quand il arrive à la fin, il récite ce verset-là avec une voix comme avec tajwid. Et ça, c'est ce euh, c'est pas permis de faire ça, comme si quelqu'un, par exemple, qui récite dans la khutbah, il doit citer les versets en parlant, et non pas en faisant la récitation avec ses juristes, hein. Donc, euh, ils, le disent, ils, ils arrêtent, ils parlent tout d'un coup, puis là, après, ils arrêtent. Et puis, ça devient comme une sorte de, de coutume, là, les gens, ils commencent à répéter ça à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et en réalité, c'est une, une innovation si tu fais ça à chaque fois. Parce que les gens commencent à croire que ça fait partie de la sunnah de faire ça. Et, euh, il y a des ulama qui ont classé ça parmi les innovations et parmi les, euh, choses qui sont libidaires. Ah. C'est-à-dire de réciter dans, en tête pendant la khutbah, ça c'est contraire à la sunnah. Le prophète sallallahu alayhi quand il disait ça, il allait, s'il si mentionnait ce verset, il allait dire, par exemple, dans la khutbah, il parle, puis il a, là, il va dire, إِنَّّ اللَّهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَلِحْسَانِ. Donc il ne va pas s'arrêter pour faire une recitation de Tadjwit puis revenir à ce Kutbah ou bien terminer. Donc dans ce sens-là, ça c'est juste un point en passant. Et euh, ensuite, le Shaykh, il mentionne un autre verset qui est le verset, ça c'est le verset 90 dans le surat Al-Nahl, après il y a le verset euh, 24 dans le al anfal où vous qui avez cru, répondez à l'appel de votre répondez à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'il vous appelle vers ce qui va vous donner la vie c'est-à-dire vers l'obéissance et vers la foi, parce que c'est ça qui donne la vraie vie et ensuite le chef il mentionne un autre verset qui dit pardon je me mélange avec ce verset wahudan warahmatan wahudan warahmatun Les qawmin yu'minun, les qawmin yu'minun, c'est le verset 203, dans surat al-A'raf. Ces versets coraniques sont des preuves illuminantes venant de votre Seigneur. Basair, cest dire des versets qui vous éclairent, qui vous donnent une, une vision, une compréhension. Hein? Et un guide et une grâce pour les gens qui croient. Donc ça, c'est euh, le verset en question que le Shaykh a mentionné ici, et euh, il mentionne aussi le verset dans la Surah Al-Isra, le verset 9, il dit que ce, ce Qur'an euh, guide certes vers une, la meilleure des voies, hein, et elle, elle annonce aux croyants la bonne nouvelle que ceux qui font les bonnes œuvres auront une grande récompense. Donc ça c'est Le verset en question qui est mentionné dans, dans, dans, par le chef. Puis il dit qu'il y a également beaucoup d'autres versets qui montrent le mérite que Allah a sur nous et la grâce d'Allah subhanahu wa nous a fait en envoyant sur, pour nous le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et en ayant révélé le Coran pour que, pour que les hommes puissent adorer leur Seigneur et vivre une vie qui est bonne, noble et euh, qui est paisible. Et, il n'y a, euh, il il a pas un, un bienfait qui existe, ou qu'on prétend, excepté que la personne qui vient avec ce bienfait-là, et qui prétend que c'est un bienfait, doit nous amener la preuve du Qur'an, ou bien de la Sunnah, ou bien de l'Ijma, ou bien d'un Qiyas, pour nous prouver que c'est un bien, ou que c'est un bienfait. C'est-à-dire que lorsqu'il quelqu'un vient et dit par exemple, ça c'est un bienfait, eh bien il devrait nous amener une preuve de la révélation ou soit du Coran, soit de la Sunna, ou bien une preuve de l'Ijma, c'est-à-dire du consensus des Sahaba, ou bien de euh, de al qiyas cest c'est-à-dire des analogies que des savants font, à rijtiha ainsi de suite. Donc ça c'est euh, des des, des l'explication que le chef nous donne en voulant dire que si quelqu'un vient puis dit ça c'est un bienfait, il doit ramener la preuve que c'est un bienfait par les preuves, par la les preuves de la religion. Et donc, euh, yani, si quelqu'un n'arrive pas avec une preuve, hein, et puis qu'il dit que ça c'est un, un, un bienfait pour les, pour les musulmans ou pour les gens, et puis qu'il n'a pas de preuve, et, et bien en réalité c'est une prétention qui n'est pas supportée euh, par quoi que ce soit. Yani. Il n'a pas, pas de fondement cette prétention-là et cette, euh, cette déclaration-là. Et ça, ça s'applique également, et ça s'applique particulièrement à la, à la situation des, des islamistes qui rentrent dans les euh, dans les parlements et qui veulent faire croire qu'il euh, y, y a un bienfait pour nous dans le fait de participer aux élections et rentrer dans le système démocratique. Le Cheikh dit ça c'est une prétention, une prétention d'un bienfait qui est illusoire et qui est, euh, qui est pauvre de preuves euh, tirées de la charia, c'est-à-dire qu'il n'a pas de preuves basées sur la charia. Et juste un point en passant ici, c'est qu'il y en a qui disent, par exemple, comme euh, Tarek Ramadan, il a fait souvent des conférences pour essayer de défendre la démocratie et des idées comme ça, euh, de la laïcité, ainsi de suite, et puis, et, et des fois, il fait des conférences aussi sur d'autres sujets, hein, comme par exemple, euh, le fait de vivre en Occident, puis en, en Europe, ainsi de suite, puis il voulait essayer d'arriver à établir, soi disant, ou à déterminer qu'est-ce que c'est l'islam, un islam européen ou les musulmans d'Europe c'est quoi leur euh, soi-disant leur voix, et qu'est-ce qu'ils disaient latin ils Il disait comme par exemple, euh, tout ce qui est bon dans la société occidentale tu dois le prendre, ça, en voulant dire ça fait partie de l'Islam, c'est bien, donc prends-le. Et ça ils le répétaient tout le temps, il disait, tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, c'est islamique, et ça fait partie de l'Islam, et prenez-le <rire> Mais, mais c'est ça. Mais le problème, c'est justement, c'est que si tu dis ça à des gens qui connaissent pas l'Islam, tu ont dit tout ce qui est bon. Prenez-le, ça fait partie de l'Islam. Et ben, si tu dis ça, si tu dis ça à quelqu'un et que la personne ne sait rien euh, ou ne, sait, ne connaît pas assez profondément les règles de la Sharia et le Coran et la Sunna, il va prendre n'importe quoi. Et puis, il va penser que tout ça, c'est du bien. Parce qu'il va voir, est-ce que c'est bien ou, ou mal? Mais sur quoi il va se baser pour déterminer si c'est bien ou si c'est mal? Il va pas se baser sur les fondements et les principes de la charia et sur les règles de la charia. Il va se baser sur sa propre raison. Et donc, il va, il va faire rentrer dans ce qui est bien toutes sortes de choses qui, qui ne sont pas bien. Parce qu'il n'a pas la connaissance nécessaire pour justement juger entre ce qui est bien et mal selon les principes de la charia. Donc euh, on a vu la réalité dans l'application de ces gens-là, comment ils font rentrer dans l'islam et dans la religion des choses, alors que ces choses-là n'ont rien à voir avec l'islam, et parfois même elles sont complètement opposées à l'islam, comme par exemple la démocratie. Et quand, il de, quand Tariq Ramadan essaie de défendre ou de supporter l'idée de la démocratie, il donnait justement l'exemple des qu'on al qu a parlé, dont on a parlé la dernière fois, comme par exemple l'utilisation de l'ordinateur ou euh, le fait qu'on ait, on ait fait par exemple des, des flux de circulation et puis il, il, il mentionne des, ces, ces exemples-là pour essayer de ridiculiser les salafis hein, parce qu'il dit, bon, euh, il y en a parmi des, des minorités, parmi les musulmans c'est des petits groupes, ils ne sont pas la majorité ils ne sont pas majoritaires, mais ils sont là ils disent que non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas participer à la démocratie parce que c'est kauf et la laïcité c'est kauf Il dit « Ah, mais ces gens-là, on dirait que pour eux, tout ce qui n'est pas fait par des musulmans, on doit le rejeter, puis on ne doit pas l'accepter, et ainsi de suite. » Mais non Sinon, les dit, Sinon, l'électricité, c'est fait par les femmes, on ne va pas l'utiliser, on va rester dans le noir. » Donc ça, c'est des exemples comment ils veulent ridiculiser les choses et mélanger les gens avec des paroles de ce genre. Ou bien ils mentionnent l'histoire d'une personne qui, par exemple, était en, quelque part dans un pays européen, et puis là-bas, il y a des caméras, qui prend les photos des personnes qui brûlent les feux, hein, qui brûlent les feux rouges, mais surtout que quelqu'un brûle le feu rouge, on prend une photo de sa, de sa plaque. Alors, alors euh, la personne a dit, ah, il, il dit à quelqu'un qui était comme ça, qui, qui disait, ah non, moi je ne prends rien des couffards et tout, il était au feu, il était au feu de circulation. Et euh, il y a quelqu'un qui, euh, qui, qui était avec lui, il me dit, tu sais ça, les feux de circulation, c'est inventé par les couffards, moi je passe quand même. Alors là, il a passé quand même, et puis la, la caméra a pris sa photo. Donc, il a eu, il a eu, il a eu une, une peine, une contravention à cause de ça. Donc, là, il mentionnait cette histoire-là pour essayer de dire, « Vous voyez comment ces gens-là sont euh, ridicules ?» Il dit pas ça, mais la façon dont ils parlent, c'est ça ce qu'il veut dire. « Regardez comment ces gens-là sont ridicules. Ils pensent qu'on doit rien accepter des, des, des couffards, des européens. » Et puis, regardez en conclusion quest ce qui se passe. « C'est qu'ils tombent dans, des, dans ce genre de problème. » Et euh, on a expliqué la dernière fois que les flux de circulation, il n'y a rien dans l'islam qui interdit ça. Ni dans le Coran, ni dans la sunnah, ni dans les djma, ni dans le Qiyas. Et bien au contraire, il y a des choses qui indiquent que les flux de circulation, c'est quelque chose qui est bien et qui est euh, bénéfique aussi pour les gens, puisque ça évite le mal. Donc, comment tu peux comparer ça à la démocratie Comment tu peux comparer les flux de circulation à la démocratie Aussi, par exemple, l'exemple des ordinateurs. Il dit avant, les gens avaient d'autres moyens pour se concerter, pour se consulter. Ils utilisaient la consul... ils se consultaient ou ils faisaient la shura euh, en se réunissant entre eux dans, dans le Hajj et ils discutaient des problèmes des musulmans. Il dit aujourd'hui, on a d'autres moyens. On a, par exemple, l'internet. On a, euh, on a les moyens de le faire, de faire des conférences par, par d'autres moyens, par téléphone on peut tous être réunis avec des satellites, avec euh, des caméras, puis faire des consultations comme ça, sans même bouger de la, la place où on est, et ça c'est un moyen, ça c'est un moyen comme un autre, pour, euh, pour arriver à une consultation entre les ulémas. maintenant il dit, la démocratie c'est la même chose, la démocratie c'est une façon de prendre le, la, la position de tout le monde, le point de vue de tout le monde, et puis par la suite arriver à une décision. Et donc, et donc qu'est-ce qui, qu qui est grave dans ce qu'il dit, c'est qu'il compare, il compare un moyen technique à un système et une idéologie et une philosophie, euh, et un, alors que les deux choses n'ont rien à voir l'un avec l'autre, c'est-à-dire, je ne peux pas comparer le fait de, de faire des communications par internet ou par satellite ou des choses de ce genre, ça c'est un moyen technique. Et tu prends ça et tu compares ça avec un, un système qui est basé sur une philosophie et sur des idées et sur une, une croyance et sur toutes sortes d'autres choses qui sont contraires à, à l'islam. Donc tu compares, la, la, comme par exemple, est-ce que le fait de faire une conférence par, par satellite ou par internet, est-ce que ça c'est quelque chose, donc nous on regarde ça de, du, du plan, sur le plan de la sharia et sur le plan de la religion, est-ce qu'il y a quelque chose dans le Qur'an et dans la sunna qui l'interdise Maintenant, en ce qui concerne euh, la question de la démocratie, des, des, des, des, des élections et tout ça, et le parlement, ça on a montré depuis le début de ce livre, depuis le début de ces cours-là, que il y a beaucoup de choses qui opposent la charia dans la démocratie, et qu'il y a plein de contradictions entre la démocratie et les fondements même de l'islam. Alors, d'essayer de faire semblant que c'est un bien et qu'il n'y a aucun mal dedans, ou bien que même s'il y a un peu de mal, mais c'est pas dans les fondements, ça c'est un mensonge ça c'est tromper les gens, ça c'est mentir aux gens, et donc il faut justement expliquer les choses comme il faut, et euh, le fait que tu vois que ces gens-là essaient de se moquer des, des salafis, ça c'est la preuve de leur malhonnêteté et de leur euh, de leur injustice aussi, et comment ils euh, ils sont les premiers à critiquer les salafis et à dire, ah oh, les salafis vous êtes durs, ah oh, vous les salafis vous, vous parlez toujours contre les gens, alors que vous voyez, ils sont les premiers à... Hein, comme par les camarades dans ses cours qu'il fait, il commence à se moquer, à, faire des, à, à, faire des, à essayer de ridiculiser les salafis hein, et à dire des choses de ce genre. Et puis par la suite, après, dans d'autres cours, il va dire aux gens, ouais, euh, les, nos frères salafis et euh, nos soeurs salafis, euh, ils ont raison quand ils disent que le tawhid c'est le plus important. Euh, ça, oui, ils ont absolument raison. Même si on n'est pas d'accord avec eux sur la méthodologie, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que... Ils essaient de lancer, il essaie de lancer de la poudre aux yeux, dans, dans, dans les yeux des gens, pour leur faire dire, pour leur faire comprendre que, ouais, le, le salafisme c'est bien, bon, ils connaissent le tawhid mais à part ça, le reste, on a, on veut rien savoir de, de ces gens-là. Et puis c'est comme si pour essayer de faire comprendre aux gens que le, le, le tawhid c'est important, mais même si on dit que c'est le fondement, ben il faut pas juste parler de ça, il faut parler d'autres choses aussi. Et puis tu vois qu'en réalité, à la fin. La seule chose qu'ils parlent lorsqu'ils parlent du tauchid, c'est de mentionner le mot tawhid, Mais après, après qu'ils ont fini de mentionner le mot, ils ne l'expliquent jamais. Donc, euh, bien entendu, pour eux, tawhid c'est, ça se limite à tauchid à comme on en a déjà parlé de ça, malheureusement. Hein? Euh, ok. Donc ça, c'est, à ce point-là, j'ai dit ce que je voulais dire, Inch'Allah. Le cheikh, ensuite, il dit, « Cool tout, »« Hada, »« Hada, »« Kalam Matin », فإن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تكفل بمصالح العباد وما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم فلا يحتاج مع ذلك فلا يحتاج مع ذلك إلى تحكيم عقولنا في البحث عن أمور لم تكن معلومة في الكتاب والسنة ولا في عمل سلف في عمل في عمل سلف الأمة لنغير بها الواقع وإنما الواجب هو التمسك بالقرآن والسنة وما كان عليه السلف الصالح كما قال صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى أن يرد إلي الحو ولن يتفرق حتى يرد إلي حتى حتى يرد حتى يرد علي الحوض قال الامام الاوزاعي اصبر نفسك على السنه وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف, وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فانه يسعك ما وسعهم وجماع ذلك قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي Donc ici le chef il conclut, il commente le passage qu'on a lu auparavant en disant que on a compris maintenant par rapport à ce qu'on a lu et de, dans cette citation, que euh, c'est une parole qui est ferme et qui est claire au sujet du Qur'an et de la Sunna, que le Qur'an et la Sunna du Messager sont venus pour nous montrer tout ce qu'il y a de bien pour l'humanité. Hein? Le, le professeur Hassan en s'est fait, chargé de nous clarifier tout ce qu'on avait besoin de connaître pour nous montrer ce qui est bon pour nous dans la dunia. Et euh, il y en a déjà comme ça qui disent, comme on a expliqué là, plusieurs fois, ils disent comme Ah, mais comment ça se fait que vous voulez dire, par exemple, que la démocratie, il y en a qui disent ça. La démocratie c'est quelque chose qui est venu après l'islam. Donc, comment vous pouvez dire que c'est contraire à l'islam puisque c'est venu après l'islam Ça c'est déjà de, que quelqu'un dise une parole pareille, c'est la preuve de son ignorance. Un, de, sa, de son ignorance de la démocratie, et deux, de son ignorance de l'islam. Parce que de un, la démocratie existait avant l'islam, c'est-à-dire que c'est un système qui a été inventé par les Grecs de l'Antiquité. Donc à la base, il existait déjà. Et donc l'islam, il est venu après, c'est-à-dire la religion, le Coran et la Sunna sont révélés après, Mais l'islam il existait déjà bien entendu dans le sens que le message des prophètes qui sont venus avant Mohammed sallalah c'était également l'islam parce que c'était là ilaha illallah c'est l'islam sauf que c'est vrai que euh, il existait avant que le, la démocratie existait avant que le Coran la Sunna soit révélée ça c'est de un donc ça c'est de un et deux même si quelque chose n'existait pas avant Le Coran et la Sunna, ça ne veut pas dire que le Coran et la Sunna ne peuvent pas décréter ou juger ce système-là pour, pour déterminer est-ce qu'il est en accord ou en contradiction avec euh, la révélation. Et donc si on l'étudie, on analyse le système, puis on, on, voit, on voit ses principes et ses fondements, eh bien on peut facilement comprendre qu'ils sont en contradiction avec l'islam. Donc ça c'est un point. Et donc comme le chef il expliquait, c'est que l'Islam est venu pour nous montrer tout ce qu'il y a de bien pour nous. Et tout ce qu'on a besoin dans la dunya ou dans la religion, il est dedans, il est clair dans le Coran et dans la Sunnah. Et donc on n'a pas besoin de nous servir de, nos de notre raison pour essayer de chercher des choses hein, si elles n'ont pas été clarifiées dans le Coran et dans la Sunnah. Et dans la voie des explications de, de, des gens de la, qui, des, des salaf de notre Ummah, des, des prédécesseurs de la Umma, euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de commencer à chercher, à, à utiliser notre internet ou notre notre raison pour essayer de trouver un bienfait qui n'a pas été clarifié dans euh, soi-disant la révélation, parce que justement tout ce qui a été clarifié dans le Coran, dans la Sunna, nous indique ce qui est le bien. Et donc, si on veut changer l'état actuel de la Umma, c'est pas en essayant d'utiliser de, des nouveaux moyens ou des nouvelles raisons, des nouvelles situations ou des nouvelles, des nouveaux moyens en utilisant notre intellect, mais c'est en s'accrochant au Qur'an et à la Sunnah, et en ce que suivaient les salaf salif, qu'on va être capable de revenir à, à notre droiture. Comme le professeur a dit, je vous, je vous ai laissé deux choses. Si vous, les, si vous vous accrochez à ces deux choses-là, Euh, vous vous, vous n'allez jamais vous égarer. Et tant que vous restez sur ces deux choses, vous n'allez pas vous égarer. Il a dit premièrement, c'est le livre d'Allah et deuxièmement, c'est la sunna, euh, c'est ma sunna et ils vont rester unis jusqu'à ce que vous me rencontriez au al cest c'est-à-dire à la fontaine ou au bassin là où euh, les croyants vont se réunir au jour de la réaction. Donc le chef cite ensuite une parole de l'imam Al Ovairy qui est un des imams parmi les imams des salaf. Un des contemporains des quatre imams, en particulier de l'imam Malik ibn Anas, il dit dans cette parole, qui est une parole vraiment importante, qu'on doit tous mémoriser. « Est-ce vers nafsaka ala sunnah ?»« Waqif hais waqaf wa Waqul bima qal »« Waquffa amma qafu » واشلوك سَبِيلَ سلفك الصالح فانه يسعك ما وسعهم ها دونك سي في سيت سيتاسيون لا نفسك على السنه صديق سواء انظه و صيان على السنه ها اي حيث وقف القوم Arrête-toi là où les salafs sont arrêtés. Là où ils se sont arrêtés eux, arrête-toi. bima Ça veut dire qu'est-ce que eux ils ont dit? Dis. Limite-toi à ce qu'ils ont dit. Ne rajoute pas, ne, ne rajoute pas par toi-même des choses pour dépasser leur parole à eux. Wa amma dire qu'est-ce que eux ils se sont abstenus de faire ou de dire? Ils n'ont pas dit, ils n'ont pas fait, alors arrête toi et abstiens toi toi aussi. Wasluk sabila salafakasaleh et suis la voie de tes prédécesseurs pieux parce que qu'est ce qui était suffisant pour toi ce qui a été suffisant pour eux, c'est suffisant pour toi. Si ce qui a été suffisant pour si ce qui a été assez suffisant pour eux, c'est suffisant pour vous. C'est ça la réalité. Parce que eux, ils ont eu suffisamment d'informations et de connaissances de la religion, et c'était suffisant pour eux ce qu'ils ont reçu d'Allah et de son Prophète Donc ce que nous on a aujourd'hui, c'est ce, qu ce que nous on reçoit par la suite de, du Coran et de la Sunna, ça nous suffit, on n'a pas besoin de plus, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Donc c'est ça que beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas compris. Et le chef il dit que tout ça c'est résumé dans la parole d'Allah dans le Coran lorsqu'il dit dans le verset 3 dans Surah al-Ma'idah. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai complété ma grâce sur vous et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc ça, c'est le point numéro 12 qu'on vient d'expliquer et qu'on a terminé. Maintenant, le chef il explique maintenant le point numéro 13. Il dit, « Il dit, « نتيح الفرصة للعلمانيين والماسونيين وغيرهم من أعداء الله أن يتولوا زمام الأمر الجواب على وجهين الوجه الأول أن ذلك لا يتم إلا أن يشكل الإسلاميون أغلبية المجلس النيابي ولأجل ذلك فإنهم يسعون للدخول في تحالفات مرتبة مع أحزاب غير إسلامية en dat dat le Cheikh explique qu'il dit également, comme argument, dat, quand on rentre dans les parlements, quand on rentre dans les élections, C'est uniquement parce que si on ne rentre pas dans les élections, eh bien, on va laisser la chance aux laïcs et aux, aux francs-maçons et aux autres parmi les ennemis d'Allah de prendre le contrôle des affaires de la société et du pays. La réponse à ce sujet-là est divisée en deux, ou bien en deux points de vue. Le premier point de vue pour répondre à ça, c'est que premièrement, les islamistes ne pourront pas arriver à cet objectif-là, soi-disant de euh, régler le problème et de, de prendre le contrôle, excepté s'ils sont une majorité au Parlement. Et euh, le chef dit que c'est pour ça qu'ils font des efforts pour arriver à faire des, des des des des ententes et des alliances avec des partis non islamiques pour arriver à profiter des voix de leurs électeurs. Et c'est de cette façon qu'ils font des compromis. Et ils vont de compromis en compromis pour justement euh, arriver à leurs objectifs. Et c'est ainsi que, toutes les, les, le chef il donne un exemple. Il dit que toutes les, les pierres ou les les euh, les billes de, de, la, de du collier de, qu ce qu'on appelle comme un chapelet, le masbaha, il dit toutes les pierres ou les les billes qui composent le collier, elles tombent toutes une par une de leur de leurs ficelles ou de leurs cordes qui les rassemblent. Donc c'est comme ça que le cheikh a illustré la situation de ce que ces gens-là font. Ensuite il dit, le deuxième point de vue c'est que, il dit, إلى العلم ونتعلمه ونعمل به وندعو إليه وعند ذلك تستقيم أحوالنا بإذن الله فيهيئ لنا حكاما صالحين قال تعالى إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم ونصر الله يكون بالطرق الشعية لا بالمحرمة قال ابن أبي العز الحنفي فإن الله ما صلتهم علينا الا لفساد اعمالنا والجزاء من جنس العمل فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبه واصلاح العمل قال تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير فاذا اراد الرعيه ان يتخلصوا من ظلم الامير من ظلم الامير الظالم فيترك الظلم Le Cheikh explique ici ensuite, comme deuxième point, comme deuxième point de vue pour répondre à cet argument-là, que le peuple, lorsqu'ils vont, lorsqu'ils auront compris l'islam et la réalité de l'islam, ils vont se tenir devant euh, devant ces gens, devant ceux-là. Et donc, euh, ils, ils ne vont pas être capables. Ces gens-là, c'est-à-dire les laïcs, les Euh, les francs-maçons et les autres ne vont plus être capables de les manipuler et de jouer avec eux. Et donc, dans ce cas-là, parce que le peuple aura compris sa religion et aura obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on, on, on ne pourra plus jouer avec eux. Et le chef, il dit donc, dans ce cas-là, l'important, la seule façon d'arriver à ce but-là, c'est qu'on se dirige vers la science et qu'on apprenne notre religion et qu'on l'applique et qu'on invite les gens à cette religion-là. Et à partir de ce moment-là, notre état va changer par la, par la permission d'Allah, et Allah va nous, euh, va nous donner des dirigeants qui vont être vertueux et qui vont être pieux. Comme Allah il dit dans le verset 7 en sourate Muhammad si vous aidez la cause d'Allah, si vous aidez Allah, Allah va vous aider. Hein, et il va affirmer vos pas. Donc, ça c'est un exemple. Et le chef il dit que euh, la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle vient uniquement par des moyens qui sont, euh, qui sont en accord avec la charia. Et elle ne vient pas par des moyens qui sont haram en eux-mêmes, comme la démocratie par exemple. Et le chef il dit, en citant les paroles d'Ibn Abdel'iz al-Hanafi, il dit que les dirigeants qui sont injustes, Ils ont uniquement été euh, placés sur nous. Allah a mis des dirigeants euh, injustes au pouvoir sur nous à cause de la corruption de nos actions. C'est comme en réalité si Allah était en train de nous punir pour notre corruption et le mal qu'on fait nous-mêmes, et donc Allah nous remet le mal qu'on mérite ou le mal qu'on fait Donc, étant donné qu'on est injustice, euh, étant donné qu'on est injuste entre nous, et injuste euh, envers la, la création, eh bien à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous punit en mettant sur nous des dirigeants qui sont injustes. Donc il dit pour résoudre ça, il faut faire des efforts pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et pour nous repentir et pour corriger nos œuvres et nos actions. Et Allah il mentionne dans le verset 30, dans le Shura, et tout ce qui vous atteint, c'est uniquement à cause de ce que vos mains ont on acquis. C'est-à-dire, tout, ce tout ce qui vous atteint de malheur, c'est uniquement parce que ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. Et il mentionne, il dit le chef, et si donc on veut, si les gens qui... Euh, sont parmi les, euh, les les citoyens ou les gens qui sont qui sont sous ce dirigeant-là, veulent être débarrassés de l'injustice de cette de cette personne qui est dirige de ce dirigeant injuste, Eh bien là, la façon de le faire, c'est de cesser eux-mêmes de faire de l'injustice. Et le shaykh, il dit, ça c'est timide de l'aqidah, le tahaoui, le charr. ان في الشيخ قولهم اننا ما شاركنا في مجلس البرلمان إلا للضرورة. الا للضروره وذلك اننا اذا لم ندخل فيه اصبحت ساحه المجلس فارغه ويسرح فيها عدااء اعلاء الله ويمرحون Euh, la réponse, euh, ils disent en fait dans ce point-là, parmi les arguments des Chizdiyin, ils disent que si on ne participe pas dans le Parlement, euh, en, en fait non, ils disent qu'on participe dans le Parlement parce que c'est une nécessité, euh, parce que si on ne participe pas ou si on ne rentre pas, bien, les ennemis d'Allah vont profiter de ça et puis ils vont voir que euh, le terrain est libre et puis ils vont rentrer, ils vont prendre le contrôle des choses. Donc, ça c'est leur argument. Ça ressemble un peu à l'argument qu'on a, qu'on vient d'expliquer, sauf qu'il y a des détails un peu plus, euh, il y a un peu plus de détails. Euh, un point important à mentionner à ce sujet-là, c'est qu'ils, qu qu prétendent que c'est une nécessité. C'est-à-dire, qu'ils prétendent que le fait de rentrer dans la démocratie, c'est une, c'est une nécessité qu'on n'a pas le choix de le faire. Et on a déjà répondu à la question de la nécessité par rapport à euh, rentrer dans les élections. On a montré que c'était faux. C'est pas vrai que c'est une nécessité, mais là on va expliquer encore plus de détails pour montrer que cette prétention-là est encore plus fausse que ça. Donc le chef il dit Al-Jawab, قال عبد الغني الرحال إن مبنى هذه المقولة il في امرين آ, الأول أن il y a un قبلوها لأسباب et عدم تمكين l'oual, الله من en l'oual, Euh, donc le chef il dit que la réponse euh, c'est dans les paroles on peut la mentionner dans les paroles d'Abdoul Ghani al rahal qui a écrit démocratie. Al-Islamiyoun wa sarab al démocratie. Euh, Sara", euh, il dit dans ce livre là encore à propos de cette chouba que cette prétention là qui disent que ça, ça fait partie de la nécessité de rentrer dans les parlements euh, on, peut le, on peut répondre à ça de deux points de vue premièrement c'est que les islamistes Ça voudrait dire, c'est basé sur l'idée que les islamistes rejettent la démocratie, ça c'est de un, et deuxièmement, qu'ils ne l'ont accepté que parce qu'ils voulaient, euh, qu'ils l'ont accepté uniquement pour ne pas faire en sorte que les ennemis de l'islam euh, prennent en, le, contrôle de, euh, le contrôle politique et prennent en, en charge les. Euh, le, le, le pouvoir exécutif, par exemple, dans la société. Donc, c'est comme s'ils essaient de dire que, bon, premièrement, on n'est pas d'accord avec la démocratie, et deuxièmement, on rentre dans, dans la démocratie uniquement pour empêcher que les ennemis de l'islam utilisent, ou euh, bien que les ennemis d'Allah, euh, euh, établissent le pouvoir exécutif selon leurs principes à eux. Et ça, c'est réfuté. Ça, c'est réfuté, cette, euh, ces deux... Deze deux euh, prima. là sont het Premièrement, Het is idée qu'il niet base sur dat prétexte de la nécessité, parce que premièrement, C'est pas vrai, il ne rejette pas la démocratie en elle-même. Comme on a expliqué déjà que quand quelque chose, on dit que c'est permis par nécessité, ça implique qu'à la base c'est haram. Si tu dis par exemple, c'est permis de, de, de manger du porc dans les cas de nécessité, ça, ça implique quoi Ça implique que le porc c'est haram d'en manger. Et ça il faut être d'accord là-dessus, puisque Allah l'a interdit. Et on dit qu'on l'accepte et on en mange uniquement dans les cas de nécessité. Donc, si vous prétendez que la démocratie s'est permis dans les cas de nécessité, ça voudrait dire que, à la base, vous êtes contre la démocratie et que vous êtes d'accord que la démocratie soit quelque chose de haram. Et donc, ce n'est pas le cas, puisqu'on remarque, comme le chef il dit comme deuxième point, que dans vos écrits et dans vos livres, vous appelez les gens à suivre la démocratie et vous dites que c'est ça le système qui est le meilleur et que c'est ça qu'on doit suivre. Et là, on va lire quelques citations justement à ce sujet-là. Donc, ce c'est pas vrai que les islamistes, euh, prétendent que, qu'ils sont forcés de le faire et qu'ils, qu'ils, qu'ils refusent la démocratie comme système, comme principe ou comme voie. Alors, au contraire, ils sont en train d'appeler les gens à la démocratie depuis la base de leur fondement et ils, euh, ils disent que c'est ce système-là qui est le meilleur et qu'il faut suivre. Donc, le chiffre, il mentionne justement les paroles de certains d'entre ces islamistes-là. Il dit, il a un قال حسن البنا في مجموعة الرسائل، ولهذا يعتقد الإخوان المسلمون أن نظام الحكم التستوري هو أقرب نظم الحكم القائمة في العالم كلي إلى الإسلام، وهم لا يعدلون به نظاما آخر. donc ici le Masian comme dit pahal de Hassan al-Bana dans la collection des messages. Hassan al-Banna, c'est le fondateur des Irwan al-Muslimi. Et la plupart des autres groupes qui sont, qui sont apparus par la suite sont des groupes qui ont été inspirés à la base par le mouvement de ikhwan, des Irwan et par le mouvement de Hassan al-Banna, c'est-à-dire les frères musulmans. Donc, ils découlent tous, tous ces groupes islamistes, politiques, découlent de, du mouvement de Hassan al-Banna. Donc, il est l'instigateur de cette bédale, de, ce, de cette innovation familiale. Enfin, Musulmans. Et donc, euh, lui-même à la base, il disait que, dans son livre qui s'appelle ar Atomassa, c'est-à-dire le recueil des, des, des, des textes qui ont été écrits par Hassan al-Bannat, euh, il dit, c'est pour ça que nous croyons que les frères musulmans, euh, c'est pour ça que nous croyons, nous les frères musulmans, que le système constitutionnel est le système qui est le plus proche de l'islam dans tout le monde entier. C'est celui qui est, le, le, qui est établi sur qu est ce qui est le plus près de l'islam. Et ils, ils ne veulent rien d'autre que ce système-là. Ils ne veulent rien d'autre en dehors de ce système. C'est-à-dire, ils ne veulent rien d'autre en dehors que la démocratie. Donc, c'est comme s'il est en train de dire clairement que pour les frères musulmans, pour les ikhwanes, le système politique qu'ils veulent, c'est le système constitutionnel, démocratique. Ça, c'est déjà les paroles du fondateur de ce groupe, hein, parmi les Héroïnes. et Donc, c'est pas surprenant par la suite de voir que les Irwanais, eux, appellent à la démocratie, puis suivent le système démocratique. Et on peut pas dire par la suite qu'ils considèrent que c'est une nécessité, puisque pour eux, ils considèrent que c'est, que c'est, non, non pas permis, mais que c'est le seul système qu'ils acceptent et ils ne veulent rien d'autre en dehors de ce système. Ensuite, une chèque qui mentionne les paroles d'un autre, die a été le successeur de Hassan al-Banna, die s'appelle Hassan al-Hudaybi. Hassan al-Hudaybi, il dit La raiba en al-Hayat al-Niyabiya, il y a de salim ni kuli hukmen fil ashr al-Hadir. Il dit Il n'y a pas de doute que la vie parlementaire est la base qui est correcte, qui est bonne, qui est salim pour toute pour tout gouvernement à l'époque actuelle. Donc il dit que c'est le fondement qui est, qui est bon, qui est, qui est sauf, qui est propre pour faire un gouvernement à l'époque actuelle. Ça c'est le, le, la situation de, de celui-là. Euh, ensuite, euh, il y a une autre parole, c'est Mustafa sibaï qui est un autre parmi les Ikhwan en Syrie. C'était en Syrie à l'époque. Et euh, lui, il a. Également, par, il a été parmi ceux qui ont participé au débat sur la constitution syrienne et il a expliqué que dans, dans plusieurs de ses écrits, il a expliqué qu'il ne voulait pas appliquer l'application de la charia, il voulait établir l'islam comme religion d'État, mais que ça n'impliquait pas qu'on devait euh, faire une distinction entre les Koufars et les musulmans. Il, il considérait qu'il fallait appliquer le système démocratique. Donc il dit dans, cette, dans une autre euh, ici dans une citation que le cheikh a mentionné il dit euh, il a dit dans un, un texte qui s'appelle al euh, le bienfait de la démocratie dat de raad il dit dans ce dans ce dans ce texte qu'il mentionne dans son livre dans le livre de al en wa democratie. demokratie il dit que dit les règles sont suivis dans les dans les constitutions dans le monde entier et dans les systèmes des partis dans le monde de même que dans les euh, dans les dans les parlements et même dans, dans la coutume qui est connue dans toute la dunia, dans tout le monde entier c'est que la majorité c'est ce qui doit être suivi et c'est ce qui soit ce qui ce qui C'est ce qui doit être euh, appliqué. L'opinion de la majorité, c'est ça ce qui doit être suivi et c'est ça, ça ce qui doit être appliqué. Donc, ça, c'est euh, la position de ok Donc, ça, c'est un autre exemple de la position qu'il a par rapport à la démocratie. Il dit qu'il faut suivre l'opinion de la majorité et c'est ça la démocratie Il faut suivre l'opinion de la majorité même si c'est contraire au Coran et à Sunna, bon ça c'est l'égarement, et il y a, bon, euh, a d'autres citations dans d'autres livres de, ce, de la part de cet, cet homme-là qui sont vraiment des paroles graves, et comme Cheikh, le Cheikh Ahmed al-Najmi, il, il en a fait la critique dans son livre « Al-Rad al-Shar'i al-Ma'kool ala al mutassil al-Maj'ul majhoul et on a fait l'écho justement sur, sur, sur ce livre-là, hij en hij refuteert de woorden van Mustafa in detail in en het is de antikabat, en daar, hij zit de paroles, hij zit de paroles d'un autre, parmi les ikhwan, en grande majoriteit, ce sont des sufijen, il ne faut pas s'étonner de ça, ce sont des Soufis. donc la plupart d'entre les sufijen, vous connaissez leur également, Et donc, c'est pas surprenant de les entendre parler de cette façon-là, puisque à la base, déjà, ils ont des, des croyances qui sont des croyances de béd'a et de sheikh aussi. Et donc, c'est normal qu'ils disent des paroles comme ça, puisqu'ils n'ont aucune connaissance du taoshi. Et donc, Saïd Hawa, c'est un autre soufi aussi qui fait partie des ikhwan. Et euh, il dit dans son livre, Jundullah, l'armée d'Allah, l'armée d'Allah, wa Il dit, il se peut que la méthode utilisée par la, la, le groupe islamiste pour arriver au pouvoir et établir un état islamique dans une partie du monde, soit les élections et la participation dans les, les mystères, ainsi de suite. Et il dit ça, c'est la voie qui est lente et qui est euh, une voie, euh, comment on pourrait dire, Une voie qui est c'est-à-dire qui, qui vient par étapes, hein, par étapes, et qui est Aslam, c'est-à-dire celle qui est la, la plus sécuritaire ou la plus, sécure. Euh, la plus sûre. ok Et donc, euh, ça c'est la parole de Saïd Hawa à ce sujet-là. Donc il considère que la voie de la démocratie et des votes et des élections, c'est une voie qui est graduelle, et qui est plus sécuritaire, soi-disant, pour arriver à, au pouvoir et pour arriver également à établir un état islamique euh, mais ça indique également autre chose qui est grave aussi et qu'on a vu même de la part de certains groupes qui font partie de la tendance des ou qui découlent de cette voie là, c'est qu'ils peuvent aussi utiliser d'autres méthodes pour arriver au pouvoir s'ils veulent et c'est par exemple la méthode, euh, la méthode des, des, des coups d'état des attentats des, de, la, de la révolte, de la révolution et ainsi de suite Donc ça, c'est une autre de leur méthodes. Ensuite, ça indique donc aussi les garanties qu'ils ont puisqu'ils suivent la voie des, des khawarij pour prendre le pouvoir. Donc euh, ça, c'est bien entendu des pédats ah, et des contradictions à la charia. Ensuite, le chef, il mentionne euh, les paroles d'Aboul Ala al maududi Et Aboul Ala al maududi lui aussi, c'est un Pakistanais. Hein, il fait partie des gens qui suivent cette tendance. Les avait son propre parti même au Pakistan, ok? Al Jamaat » au Pakistan. Et donc il fait partie des Hizbuiens lui aussi. Et il fait partie, il fait partie aussi des penseurs islamistes qui sont égarés également. Il faisait la glorification de Al Khomeini et des Shiites. Donc c'est également un gars qui avait une appida et un manhaj qui est également. نوق الزي دعازن تليف عن قال أبو الأعلى الموجود في كتابه موجز تاريخ تجديد الدين واحيائه عن برنامج الجماعة الإسلامية في باكستان أما كيف يتأتى هذا التغيير فليس له من سبيل في نظام في نظام ديمقراطي إلا خوض معارك الانتخابات ثم قال الرحال فقد تبين لنا مما سبق أن الإسلاميين منادين بالديمقراطية لم ينادوا بها باعتبارها ضروره ولا مندوحه ولا مندوحه عنها ولا حل ولا حل سواها بل هي منهج يطرحون يطرحونها للتغيير لشيخ الدين ابو العلاء الموجودين إلى ذي الصواليف موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه إلى parler du Du groupe islamiste au Pakistan, et il dit en ce qui concerne comment on va arriver à ce changement, euh, c'est-à-dire à établir l'État islamique, il dit ça c'est, euh, il n'y en a pas d'autre voie à suivre, ou d'autres systèmes à suivre, euh, non, il n'y a pas d'autre voie pour y arriver que, de, de, que le système démocratique et de rentrer dans les batailles électorales. Donc, ça c'est leur méthode à eux. Et on voit que, que, comment ça a eu, quel résultat ça, ça a pu avoir en regardant qu'est-ce qui se passe maintenant au Pakistan avec les élections à chaque fois, hein, les attentats, les bombes, enfin, dernièrement qu il y a qui a Buto euh, qui s'est fait, qui s'est qui a été victime d'un attentat et ainsi de suite. Donc tout ça c'est des résultats de qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là à cause de la démocratie. Ensuite, il dit pour tout, euh, ah oui. Il dit, donc celui qui a écrit le livre, « Al-Islamiyoun wa Sarab al-Democratiya démocratie, il dit, euh, on peut voir donc que les islamistes, ce sont des gens qui appellent clairement à la démocratie. Et ils n'appellent pas la démocratie comme étant quelque chose de nécessité qui serait haram, mais qu'ils n'ont pas le choix, ou des choses de ce genre. Mais, mais au contraire, ils considèrent que ce sont des... Mooiën die moeten gebruiken om zo'n soort van sociëte, of bien voor artiveren aan het van wat ze willen. Enzo, de is dit, قلت, مما يؤكد ذلك, maar قاله يوسف والواجب على الحركه الاسلاميه في المرحله القادمه, en het huwelijk, en te kiezen voor het huwelijk, en te het het het en het en het en en het وان تكون دائما في في صف الحريه السياسيه المتمثله في الديمقراطيه الصحيحه غير الزائفه إن الفكره الاسلاميه والحركه الاسلاميه والصحوه الاسلاميه لا لا تتفتح ازهارها ولا تنبت بذورها ولا تتعمق جذورها او تمتد فروعها Ella, in de jaul, en democratie. de dingen die nog meer deze positie laat zien, het feit dat de aan de democratie de woorden van Yusuf al-Qardawi, een van de denkers van de is en die in zijn boek de 153 à 154. Et ce livre qu'il a écrit, Aulawiyat al-Harakat al-Islamiyya, c'est comme si Al-Qardawi, dans ce livre-là, il était en train d'écrire, il était en train d'écrire les, les lignes à suivre, le programme à suivre par les islamistes, le programme que les islamistes doivent, les islamistes doivent suivre, euh, pour arriver à leur, à leur but. Donc, ils était en train de leur tracer le, leur programme dans ce livre-là. Donc, si vous voulez savoir un petit peu, un petit peu euh, ou comprendre un peu euh, le ménage des Ikhwan et comment ils fonctionnent, et comment ils voient les choses, vous avez juste à lire ce livre-là, Al-Aulawiyyat, Al-Harkat, Al-Islamiyyat, pour voir à quel point ils sont dans l'égarement à ce sujet-là. Mais, bien entendu, c'est pas, je ne vous recommande pas de le lire, et je vous invite pas à le faire non plus. Mais, c'est juste pour vous dire que... Euh, ce, dans ce livre-là, il y a plein d'indications par rapport aux idées et aux principes des Bia de et sur quoi ils se basent pour établir leur système et leur idéologies. Après, donc, il dit dans cette parole-là, c'est obligatoire au mouvement islamiste, dans l'étape euh, qui va précéder, dans l'étape suivante, qu'elle se tienne toujours en face et contre le Le, le, le gouvernement ou le pouvoir euh, dictatorial et, euh, le, et allez, le, comme on dit la, la tyrannie ainsi de suite les gens qui dirigent contre la volonté du contre les droits du peuple comme il dit et il faut toujours être dans les rangs de ceux qui défendent la liberté politique qui sont représentés par la démocratie correcte qui n'est pas déformée et euh, bien entendu ça c'est en parlant des socialistes, parce qu'ils sont toujours les islamistes en train de se mettre dans le rang des socialistes, pour eux c'est ça la démocratie et la justice, et ils appellent à islam, un, un islam socialiste hein, qui est basé sur les principes de, du système socialiste, puis toujours de se révolter contre les dirigeants, puis de, de ne pas accepter le gouvernement ou le dirigeant si c'est un tyran ou si c'est un homme injuste ou un dictateur qu'il faut selon eux les changer ou l'enlever du pouvoir ou le destituer, dest dest dest dest dest dest dest ainsi de suite, et ça bien entendu on sait que c'est le manège des khawarijs, donc le il dit ensuite, les, il continue la citation de euh, Al-Qaradawi, il dit que la pensée euh, islamiste et le mouvement islamiste et le réveil islamiste ne peut pas avoir, ne peut, les, ne peut pas éclore et ne peut pas pousser Hein, et ces, et ces, euh, ces, ces bourgeons ne pourront pas éclore, et ces, euh, ces, ne, ces branches ne pourront pas pousser, ces bourgeons ne pourront pas pousser, et ces racines ne pourront pas s'approfondir et s'ancrer, entrer plus profondément dans la terre, euh, et euh, ces branches ne pourront pas s'élargir encore plus et s'élever encore plus haut dans les airs, excepté dans. Euh, le système démocratique. Donc, c'est comme s'il était en train de dire que le système euh, des islamistes et l'idéologie des islamistes pourra uniquement euh, s'infiltrer ou devenir plus fort et s'agrandir, ne pourra uniquement prendre un, un pied ferme et s'élargir, excepté dans le système démocratique. C'est pour ça qu'ils appellent toujours à la démocratie et qu'ils essaient d'utiliser la démocratie pour arriver à leurs objectifs. وهذا وهذا وعلى هذا المنهج التلمساني الثاني والغنوشي وفتحي يكن وعصام العليان وغير هؤلاء انظر قولهم في كتاب الطريق إلى جماعة الأم بل يمتد هذا المنهج إلى يومنا هذا حيث سئل عبد المجيد الزنداني كما أجرت أجهد أجهد أجهد أجهد أجهد الحوار مع مجلة المستقبل فقالت له ما رأيك في الديمقراطية فأجاب قبلناها وقبلها علماء اليمن عندما قيل لنا هذه شورى ويأتي بمشأة الله في الباب الثالث مناقشة هذا القول للشيخ الذي لمن أجدأ التلم الثاني إذا الغنوشي إذا فتشيكا إذا عصام العريان تسفد إخواني الغنوشي Euh, il est au Yémen, euh, pardon, il est, euh, c'est un Tunisien, al -Noushi. Il est, il a quitté le, il a quitté la Tunisie. C'est un islamiste qui fait partie de la tendance des Ikhwan, Et bien entendu, en Tunisie, il a fait la fuite n'alla hein comme, il, comme les Ikhwan le font dans, la, dans plusieurs des pays musulmans. Et euh, il a dû quitter la Tunisie. puis là, quest ce qu'ils font ces gens-là, quand ils vont dans les pays occidentaux. Ils commencent à dire qu'ils appelaient à la démocratie aux droits de l'homme dans leur pays, puis que leurs pays sont des dictatures et que, à cause de ça, ils empêchaient aux gens de, de, de, de s'exprimer parce qu'ils appelaient à la démocratie. Alors que c'est faux. Ils appelaient à faire des problèmes politiques et à faire du désordre dans la société au nom de l'islam. Alors, euh, bien entendu, c'est des gens qui suivent la voie de Hassan al-Banna. A-t-il mis fin die a été un des de Hassan al-Banna. Khat Hyakan, is, un des chefs des Ikhwan au Liban. Et Issam al arian celui-là, je ne le connais pas. Mais, ils font tous partie de cette tendance, des gens qui appellent à la démocratie. Et, euh, le cher, il si vous voulez voir les paroles de ces gens-là, regardez dans le livre, tariq i Um, page 52 à 66. Et vous allez voir leurs, euh, leurs paroles sont mentionnées là-bas. Après, Cheikh El-Zibal, il y a m'sadou had al-Manhaj. Il a yomina hada, haïssou souila, ah oui. Il dit que, également, on a trouvé, même dans les, jusqu'à aujourd'hui, des gens qui appellent à ce Manhaj. Euh, comme par exemple, lorsqu'on a demandé à Abdul-Majid al-Zendani, euh, dans une, dans une, dans une entrevue qui a été faite avec le magazine qui s'appelle al mustaqbal on lui a demandé, euh, c'est quoi votre, votre point de vue au sujet de la démocratie? Il a répondu en disant, euh, on, on l'a accepté. Et les ulama, de la, on l'accepte, et les ulama du Yémen l'ont accepté. Lorsqu'on on, on leur a dit, ou lorsqu'on nous a dit, ceci c'est la Shura. Et la démocratie c'est la Shura, c'est-à-dire le, le principe de Shura dans l'islam. Et donc, euh, ça c'est sa réponse qu'il a donnée au magazine. Et ça, on va mentionner la citation de ça en détail, lorsqu'on va lire dans le prochain chapitre, euh la discussion des paroles de en aan aan dit onderwerp, en dus, dat in andere landen, hoe komt het dat men het niet En Abqailzi, toen hij zei: het hebben een land, in een land, dat was een هذه الضرورة نفسها في جميع البلاد التي للحركات الإسلامية فيها وجود ودعوة فتبين من مجموع ما ذكرت أن هذا الخط الديمقراطي الذي سلكته بعض الجماعة الإسلامية ما سلكته إلا باعتباره منهجا اعتمدته كوسيلة رئيسية للتغيير Le chef, il dit, comme il mentionne les paroles de al rahal il dit, si on acceptait, juste, pour, juste dans le but de. Il y en a, il y en a, disons, juste pour argumenter, si on prétendait que oui, bon, il y avait certains partis parmi les islamistes qui, ont, qui sont rentrés dans le système, dans le, dans, le, dans, le, dans le Parlement et dans le système démocratique, euh, ou dans le gouvernement démocratique, dans un pays en particulier, à cause de. Quelque chose qui avait rapport avec la nécessité. Si on acceptait justement que ça, ça se pouvait, que ça aurait pu arriver dans un pays en particulier, est-ce qu'on peut comprendre, comment, ou bien, comment on peut comprendre par la suite que cette nécessité-là, elle s'est reproduite à chaque fois dans tous les autres pays où on retrouve un mouvement islamiste? dans lequel il y a une présence de, de ces groupes islamistes-là et dans lesquels il y a la présence de cette da'wah. Comment, comment cette même nécessité-là elle se reproduit à chaque fois Quand ils sont présents dans une société islamique, il y a toujours cette nécessité-là qui apparaît comme par magie, comme tout à coup. Hein? Ça c'est la preuve que c'est pas uniquement une, une nécessité, c'est quelque chose qui Quand on réunit tout ça ensemble, et qu'on, regarde tout ce qu'on a mentionné, au sujet de, de, de ce qu'on a mentionné comme argument, comme preuve de la parole de ces, de, des paroles même de ces fondateurs-là de ce groupe, de ces groupes-là, et des gens qui font partie des membres de ces groupes-là, on, on, observe tout ça, puis on remarque que la question, la voie de, de la démocratie pour eux, c'est une voie qu'ils ont décidé de suivre, hein, et que certains groupes islamistes l'ont suivi, en considérant pour que selon eux c'était une voie qui faisait partie de leur pilier et que c'était un de leurs moyens principaux qu'ils utilisaient pour arriver à un changement dans la société. En ce qui concerne le deuxième point, le Sheikh Abd al-Rahman al-Sane فقد تقدم الكلام عليه في الرد على الشبهة السابقة. Donc euh, en ce qui concerne l'autre question, le sujet de dire que si on rentre pas, ça va laisser la place au l'ennemi de la Dawa ou ennemis de l'Islam, euh, on en a parlé dans le point précédent, donc on n'a pas besoin de, de répéter encore une fois. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui encore, puis euh, on, on continuera, bon on n'a pas réussi à terminer le chapitre aujourd'hui, parce que j'ai fait des commentaires à, à propos de certains points, puis ça fait qu'on a dépassé un peu dans le temps, mais bon, c'est pas grave, puisque de toute façon, on aura l'occasion Inch'Allah de compléter le chapitre la semaine prochaine, bi-evinillah. Donc, euh, on s'arrête ici. Subhanakallah, m'abdi Ashadullah il allayla ilayla ilayla astaghfiru kawatu